Activité 9. 1. Bonjour Paul, je suis de retour. Le Canada, c'est magnifique. Appelle-moi. 2. Salut, je veux retourner à Dakar. Il fait froid ici. Je suis triste. Tu viens chez moi pour regarder les photos? 3 Coucou, c'est moi. Une semaine sur le Nil, les pyramides, le rêve. Appelle-moi. 4 Salut Charlotte. J'ai pas le moral. L'Italie, c'est super, mais le retour, c'est difficile. Tu m'appelles?